Pas grand chose. Le truc habituel. Il te bourre de diurétique s et d'extrait thyroïdien. Il te garde d e jus de fenouil. Tu sors de chez eux avec 3 kilos en moins. Que tu reprends avec le premier verre de vin. Affaibli et fauché. Voilà. Ça sent la fausse puce, toi, mon avis. Et toi